Apéro-Tac. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Apéro-Tac. Ici Ryodoka et aujourd'hui je suis accompagné de Blackstar. Re-salut Blackstar Re-salut oh, tout le monde, re-salut oh, l'équipe. Voilà. Salut Blackstar Pour expliquer ceux qui nous, nous écouteront à la radio, en fait nous avons raté notre début d'émission euh, juste par ma faute. J'ai oublié d'enregistrer. Voilà, je suis coupable. C'est suis... les débuts. C'est les débuts. Brûlez-le. Voilà, au bûcher. Euh, et je suis accompagné de Yamkousa aussi, qui sera à la technique aujourd'hui. Voilà, c'est moi qui gère la technique, la réalisation. Donc si ça, bug, ça, ça merdouille un peu, c'est de ma faute. Mais je fais le nécessaire pour régler les choses. Bonsoir non, à tous. Les autres à coup Ne le fouettez pas, s'il vous plaît. Ne le fouettez pas. Il fait du bon travail. j'ai pas toujours On, on pas essaye et tout à l'heure oh. du coup on sera accompagné aussi par Iota qui arrivera avec un peu de retard ou oh, un peu de retard au final Pas tant que ça, puisque il avait dit qu'il arriverait Attends. vers 19h20, 19h30. Je pense que le temps que nous passions aux Apéro News et que nous ayons fini les clips, il sera là. Du coup, grâce à moi au final, grâce à moi. Oui, <rire> oui, oui. Donc, du coup, es-tu prêt, Yann, pour euh, le jingle Le Jingle Ben, je suis prêt. Eh bien, alors, lance le jingle Apéro News. D'accord, donc au niveau des news, on va commencer tout de suite par les 48 heures de la BD, ça, ça se déroulera donc les 7 et 8 avril 2017, donc ça se passe partout en France. Le principe c'est que vous vous déplacez dans votre librairie, qu'elle se passe de la BD, du manga, autre, donc euh, il faudra voir les listes des BD participantes, et en fait vous demandez, il euh, y a une sélection de 10 tomes à peu près, euh, et euh, ce, ce, ces tomes-là vous les aurez à 1 euro. Voilà, donc c'est une offre euh, découverte, c'est une offre euh, promotionnelle faite par les éditeurs, les libraires et euh, les auteurs. Et cette année. Hmm c'est plus que sympa, je disais. Y oui. Pour un... Et euh, donc cette année, on a deux mangas. Donc euh, on a Black Clover du côté de Kazé, donc Black Lover qui est un de leurs euh, gros blockbusters, qui a commencé l'année dernière. Euh, actuellement on est euh, au tome 5 qui va apparaître euh, au courant, euh, courant du mois de mars oh là et là. on a aussi Levius du côté de Cana. donc Cana euh, qui euh, nous propose un titre un peu plus euh, comment dire euh, ah, je titre au final confidentiel ouais. ouais. voilà c'est ça que je voulais dire et donc euh, là Levius en est euh, est fini en trois tomes en sachant qu'il y a sa suite qui s'appelle Levius S qui a commencé cette année Et donc là, vous aurez le premier tome de Lébus, donc à C'est super, ça, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est une belle initiative, ces 48 heures de la BD, là. depuis que ça existe, ça permet au moins de découvrir des choses, euh, voilà, qu'on pensait peut-être pas, qu'on dit, bah tiens, je pensais pas l'acheter, puis au final, bah tiens, hop, et on commence une série comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Je t'en prie pour la suite Alors, pour la suite, la deuxième news ce sera euh, une adaptation animée. Donc là, c'est le manga qui s'appelle Love Lie, euh, qui a commencé chez Pika l'année dernière en fin d'année. Mm -hmm. Et donc, qui va être adapté euh, en série d'animation. Et on sait déjà que ça commencera cet été, donc euh, au mois de juillet probablement. Euh, voilà. D'accord. Tu sais un peu de quoi ça parle ou euh... Alors, en fait, euh, on est dans un dans un monde japonais euh, actuel où, en fait, la seule différence, c'est que pour lutter contre euh, les, la, la faible natalité, on a fait voter une loi qui s'appelle la loi Yukari. Pour vous expliquer, en gros, à 16 ans, on vous envoie un acte euh, du gouvernement qui vous dit, voilà, euh, tu vas te marier avec telle personne, en sachant que euh, euh, ce, ce couple, il est formé via, de, via la génétique, via... Euh, Euh, la science vu que euh, on fait des tests euh, régulièrement pour voir un petit peu ton profil et euh, on va on va faire en sorte que tu puisses te marier avec la personne qui est le plus euh, compatible qui te correspond voilà qui te correspond le mieux d'accord actuellement le troisième tome il sort euh, il est sorti hier donc au 1er mars alors la troisième news on aura euh, donc c'est le film Hustle Silent in voice qui est qui a été acquis par Kaze, euh, Viz Media Europe. Donc, euh, Viz Media, qu'on ne présente pas, qui a racheté Kaze. Euh, et donc, euh, Viz Media, qui a acheté le film d'animation A Silent Voice, qui est sorti en septembre 2016 au Japon, mm -hmm. euh, qui fait beaucoup parler de lui, vu que, notamment, le manga, il a eu un gros succès euh, chez ki -un donc il est en 7 tomes terminés et donc euh, d'après ce que j'ai pu comprendre c'est que ça ne serait pas une sortie cinéma mais plutôt une sortie DVD bourré. donc euh, on attend plus d'informations mais ça devrait arriver courant de l'année Oui, ouais, il faut juste espérer qu'il fasse une bonne traduction Quand pas tout le temps le cas chez Casé, hein. surtout chez quand ça passe par ADN <rire> là ça sera directement en DVD et ensuite peut-être qu'il arrivera sur ADN Plus tard, oui, peut-être euh, tout ce qu'on veut, c'est que le travail soit bien fait. <rire> oui, voilà. Donc, au niveau de la quatrième news, euh, ça sera un fait divers. Donc, euh, la semaine dernière, on avait parlé déjà de Sword Art Timeline Original Scale, oui, euh, dans la Protax. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que lors d'une avant-première en Malaisie, il y a eu euh, un leak, donc c'est à dire que euh, il y a des gens qui ont filmé euh, le, le film, oui, et en fait, fait plus en plus, Voilà. Et donc euh, justement, les distributeurs malaisiens et euh, d'Asie du Sud-Est se sont euh, ont pris la parole par rapport à ça et menacent justement en, en Malaisie euh, d'arrêter toute production de films d'animation japonais à cause de ça. Ah ouais, ouais, donc ouais. Euh, voilà. Donc euh, ils ont appelé à la vigilance et justement à la dénonciation au niveau des personnes qui, euh, qui font ce genre de pratiques dans leur cinéma, mais euh, voilà, c'est un, un gros coup de tonnerre qu'il y a eu euh, la semaine dernière, et euh, ça laisse réfléchir justement à, sur tout ce qui se passe au niveau du côté illégal et euh, de la promotion des films d'animation japonais, vu que euh, rien ne nous garantit que ça ne pourrait pas arriver chez nous. Oui, ça pourrait très bien arriver chez nous, ah, nous, on est, on, ils nous aiment bien les japonais, hein. mais bon, <rire> bon c'est vrai que oui, ça, ça la met très mal quand même, hein. Quand on bon le... voit la politique qu'ils font eux sur l'illégalité au Japon, tu vois, on, on se dit qu'ils sont sympas avec nous, mais on sait jamais. Ah, il ne faut peut-être pas trop les tenter. Bah non, bien sûr, il euh, faut rester dans, dans la légalité. Euh, genre, euh, oh, oui, là, si il y a des limites avec le fan de fansub fan tout ça qui sont vraiment à la limite de la légalité. Dès que, dès que le manga sort, que la plupart de, des bonnes teams enlèvent le manga. Euh, Et bonne team, oui. Et bonne team, oui, je parle pas de, des autres. Il y en a, euh, sont euh, qui sont euh, l'argent. qui, qui enlèvent le manga, parce que, bah, l'avantage, c'est de faire connaître. Le but du sub c'était de faire connaître et pas de... Surtout pour, justement, que ça sorte en France. Donc, euh, voilà, quand l'intérêt est arrivé, voilà. Mais c'est vrai que, non, j'aimerais vraiment pas que ça arrive, quand même, en France. Ce serait vraiment gênant. Et du coup, cette dernière news, alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors, pour la dernière news, ça concerne Ayo Miyazaki. Euh, donc, il sortirait de sa retraite, encore une fois. Oui. oui, oui. Vu ça arriver sur au moins ses trois derniers films où on annonce euh, Miyazaki part à la retraite, Miyazaki part à la retraite, bah là, oui. euh, il revient. Donc, a oui, euh, priori. Un... Re, re, re, retour Voilà, c'est ça. <rire> il fait que ça depuis euh, ouh, un certain temps. Ouais, ouais, oui. ouais, bah, au bout d'un moment, les gens vont se lasser. Non, ah, mais je pense qu'il. Le moment où il va partir, c'est le moment où il va passer de l'autre côté, je pense. <rire> oui, voilà, ouais. je pense qu'il travaillera jusqu'à la fin de ses jours. <rire> donc euh, à la mi-novembre, il parlait déjà d'un projet. Euh, Ce sera a priori le, une version long métrage d'un film qui s'appelle La petite chenille de Borro. Oui. Et donc euh, a priori, on a eu vent comme quoi il aurait montré d'autres storyboards pour un autre film. Donc euh, a priori, la machine est relancée. Après, est-ce que ça arrivera à son terme Quand est-ce que ça arrivera à son terme Si ça arrive à son terme, on ne sait pas encore. Mais voilà. Après, on verra bien. De toute façon, hein, le... mais bon, c'est toujours, un... c'est toujours un plaisir de, de... comment dire, de voir Miyazaki revenir travailler sur un album. Donc. Euh... Mais un jour, le, le monsieur ne sera plus là. Hey, Il va bien oui. falloir la relève. Mais oui, moi j'avais trouvé nul le film qui avait été fait sans Miyazaki. Euh, je, je me rappelle plus le titre, mais euh, moi j'avais trouvé sympa. Je comprends pas pourquoi il a pas marché. C'est juste parce qu'il avait pas marqué. Souvenir mais... de Marny euh, Je crois que c'est celui-là. Mmh. Je... Enfin bref, du coup. Enfin voilà, donc c'est la fin de ces apéro news. Nous allons passer à la première session de clips, en espérant que Yandcusa nous rejoigne. Et... et je regarde mes chats Yota, Yota, Yota, Yota, Yota oui. moi je, je t'ai déjà rejoint <rire> je suis là depuis le début il ouais, n'y a pas de soucis euh... bon. je suis désolé mais pendant l'enregistrement j'ai un chat qui est en train de sauter partout et ça me stresse parce que je la vois faire des bêtises oui bah je pense ça, ça aussi je connais ça donc j'espère que Yota va bon. nous rejoindre rapidement et du coup euh, bah, la première série clip let's go What else can I do This a A It's you don't to live as if you want as if you want to best as if you want to live forever. I have nothing to lose, nothing to lose aj i o moij ga jeni a cho ci te no mi gaałkam No I no que ça vous a plu cette petite série de clips là. Alors vous aviez eu en premier Redemption de Gat, qui était pour le jeu Final Fantasy 7 d'Hierge of La deuxième chanson, c'était Swinging de Muramaza, de la série Dragon Auto The Agist of Et la dernière, c'était Rolling Star de Yui, pour la série Bleach. Voilà. Donc, euh, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah là, maintenant, euh, est-ce que Siyan est prêt Oui, on va essayer. Est-ce que tu es prêt pour le jingle Oui, je suis prêt pour le jingle. Parfait. Alors du coup, bah tu peux le lancer. C'est l'heure de l'apéro. Quoi de meuf à l'apéro. Donc aujourd'hui, nous avons 11 mangas. Le premier, qui est sorti donc du coup... Euh... Hier, oui, c'est ça, hier, l'attaque des titans Lost Girl, volume 1 et 2, dessin de Fuji Ryuzuke, scénario de Isawama Hajime et Seko Hiroshi, aux éditions Pika, et forcément, c'est un shonen. Une nouvelle journée pour amis à la caserne des brigades spéciales de Stoes. Pour une fois elle se lève de bonne humeur car c'est son jour de permission, on, pourtant ce sentiment de liberté disparaît très vite lorsqu'elle rappelle de la mission. Elle se rappelle de la mission qui l'attend le lendemain. Capturer Rennes pendant la 50... 57ème expédition pardon, du bataillon d'exploration. Donc on voit bien le personnage qui est aussi un autre titan dans la première série, qui a son propre spin-off. Euh... Ça fait combien de spin-off là je sais pas du tout, euh, pour moi c'est le, le troisième, quatrième, trois, quatrième, non et... Il y a Before the Fall, Birth of Levi, euh... le troisième c'était euh, Juniorius, et là je crois que c'est le quatrième. C'est ça, quatrième, ça doit être voilà. ça. Voilà, Dites-nous en commentaire. Vous, vous, vous l'attendez ce, ce, ce numéro-là ou pas Moi personnellement, pas du de... tout. Pas vraiment, non. non vraiment, euh... Non non sans plus. Attention, j'ai une grande nouvelle. J'ai une grande nouvelle. Notre ami Yota vient d'arriver. Je vais le rajouter. Ah, bon. Je vais le rajouter. Va... Attention, ça... il va y avoir un souci. Tout va changer. Il va y avoir un souci. Mais je tiens à prévenir. Maintenant, ah ça tombe bien. C'est les mangas. C'est les manga... couvertures des mangas qu'on voit. Voilà. Excusez-nous, on appelle quelqu'un En même temps, voilà, il nous rejoint Comme avais dit en début d'émission euh, Yota, allez nous rejoindre Salut Yota Salut à tous euh, Ah, ça fait du bien d'être chez soi. Et voilà, donc... Nous euh... sommes en live. <rire> ah, <rire> ah ouais, j'ai pas mis la photo, je suis désolé, j'ai pas mis la webcam, là. J'ai zappé. C'est pas grave, grave. c'est pas grave. C'est pas le seul, on est que deux. Oh, le dit là. <rire> <rire> voilà, bon, par contre, euh, voilà, euh, au bûcher et tout ce qui s'ensuit. <rire> oh oui, ça fait du bien, brûlez-moi la peau C'est pour te réchauffer <rire> Du coup, je continue hein, sur ma lancée. <rire> Sans transition, le deuxième manga de Le, le deuxième manga qui est sorti hier, c'est Battle Rabbit de Ishihara Yukino. Un ah, taille Non, non, <rire> non c'est pas un taille, c'est un shonen. Euh, au scénario, c'est Amemia Yuki et c'est aux éditions Doki Doki. J'ai toujours trouvé très très drôle ce, ce, ce nom-là, Doki Doki. C'est okay, okay. le okay, petit cœur qui C'est comme quand je dis d'accord, c'est je dis okidoki, okay, okay, bah okay. là c'est okidoki. Là c'est pareil. <rire> Aucun rapport. Alors l'histoire, l'histoire c'est Kaguya a vu son père se faire assassiner par un démon. Lorsqu'il était enfant devenu lycéen, il croise une jeune fille étrange, Mao, qui affirme être une Battle Rabbit. Et être venue de la lune pour protéger la Terre Une rencontre explosive puisqu'elle le prend pour un envahisseur et tente de le neutraliser. C'est alors qu'un orgue, ou un démon ressemblant à s'y méprendre à celui qui a tué le père de Kaguya, comme c'est bizarre, apparaît devant eux, ivre de vengeance. Kaguya se lance dans un combat qui tourne mal, mais tout à coup, un étrange pouvoir se révèle en lui. Voilà, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Un classique shonen quoi. Voilà, c'est ça, un, un shonen okay. hyper classique. Euh, vraiment. Euh, ouais. C'est les qui Doki Doki. Ouais, c'est les speed vrai. De tout à fait. Euh. C'est vrai, c'est la série B, euh, la bonne série B. C'est le M6 du, euh, du manga. Voilà. <rire> et le dernier, le dernier volume qui sort, le premier, euh, c'est Cœur de Hérisson. Donc euh, le premier volume de scénario et dessin de Inachi Nao. Aux éditeurs de L'éditeur, c'est Kazé pardon, et c'est un shojo. L'histoire, c'est Ozuki et le mauvais garçon du lycée, connu pour être bagarreur et insociable. Seul Kii, une fille de sa classe le voyant comme un hérisson sur la défensive, se prend d'affection pour lui et lui adresse la parole. Une amitié naît entre eux, etc., etc. Enfin, je crois que c'est vraiment un shoujo classique au final. Euh... <rire> bien. de riz, un jeu jeu qui cœur pique. des rissons. Oui, c'est bien, bien, un jeu ça, jeu ça, bien. C'est un cheveu qui pique. C'est un cheveu pour les barbus. Oui, oui, bah. Ah. Je suis barbu, <rire> mais alors. Euh, c'est oui, pour je ça qu'ils disent oui, ça. <rire> <rire> euh... Et toi, tu l'es, barbu On voit pas ta, ton image. Bah non, il s'est caché. Euh... Si, si, si, ça c'est un peu barbu. Tu parles de moi là Oui. Non, euh... pas, <rire> je parle de Black Star. Ah non, je suis pas barbu. Cachant d'identité. Ouais, je sais que t'es pas barbu. Yota, je le sais. Bah, un petit peu aujourd'hui, regarde. Ah, ah, bah voilà. Et en même temps, je mange... Ah, c'est le professionnalisme, tu vois. C'est donc pour ça que tu es en retard. D'accord, je comprends mieux. Il sait qui fait de la pub, comment on dit déjà, de la pub... Placement de produits Du placement de produits, merci. C'est ça, c'est ça. Bah, il faut aussi deux autres marques de burgers. Du coup, KFC et Quick. Donc, KFC, dans les trois, euh... vous pouvez mourir? Burger King! Ouais, mais... <rire> c'est du poulet, c'est pas du burger! Et burger King plutôt! Ouais, moi ouais. bon, ça reste un. Euh... Un risque ah, rapide, voilà quoi! <rire> <rire> Ou <Où> kebab! <rire> voilà, tu as <'es> raison <rire> Alors le 3-0, donc le 3 de ce mois-ci, donc demain, il y a Boruto Naruto Next Generation qui sort, dessin de Ikemoto Ike Mi Mikio! Oh là, là le scénario de Kishimoto Masashi donc euh, oui jusqu'à là c'est logique Kadachi et, et, Ukio, donc il le fait même pas tout seul en fait Kishimoto euh, vous il en a peut-être à le bol de Naruto c'est pour ça qu'il a besoin d'aide ou il a plus d'idées c'est surtout il a, il a, en fait c'est pas lui il, a il écrit le scénario enfin tout le monde il donne des bases et c'est comme pour Dragon Ball Super c'est quelqu'un qui reprend et qui dessine la, dans l'esprit et qui le fait à sa manière tout ouais. simplement bah, là c'est édité chez Kana donc euh... Je vais pas vous faire l'affront de vous dire qui <coughs> Boruto Le grand canard. Dans la Boruto C'est qui Boruto Alors Boruto, c'est euh, c'est le fils de Naruto et, et, et du coup bah, il a du mal avec son papa parce que Naruto il sait pas comment ça marche sa papa. Euh, donc du coup euh, et puis il est euh, Il a peu le Kage Alors du coup euh, voilà et il se passe plein de choses. Non, ce qui est intéressant par contre c'est le niveau technologique qui a bien évolué dans cette dans, ce, dans cette BD là. Et on voit les mini parchemins qui sont capables qu'on a vu dans le film pour ceux qui l'ont vu. Ouais. Euh, J'ai trouvé ça intéressant ce, ce concept là. Après bon, y est-ce que c'est tiré sur la licence Ouais, complètement. Pour moi, c'est <rire> ça. <rire> <rire> je veux même pas avoir des me là-dessus. C'est Ouais, bon, et voilà, Naruto, c'était bien. Maintenant, il faut passer à autre chose, quoi. Le film était bien, quand même. Le, le film, film de Boruto, il faut à autre chose pour Naruto. Voilà. <rire> non, ouais, ouais. Ouais. voilà, non, mais voilà. Le 8 sortira Flying Witch de Irizuka ah. Shiro, Ça, c'est bien, ça. Nobinobi. Donc, c'est un shonen. Makoto Kowata est une sorcière de 15 ans. Comme le veut la coutume, elle doit s'éloigner de ses parents et part s'installer dans le nord du Japon, chez de la famille. Donc elle, soit des... elle doit s'éloigner, mais elle va dans la famille quand même. Hein Entourée de ses cousins Kei et Shinatsu, elle fait sa rentrée au lycée pour devenir une sorcière accomplie. Alors du coup, là j'ai compris qu'il y avait de bah, Moi, la Bah c'est pas de la tente. Moi j'ai vu l'animé en fait, parce qu'il y a déjà un animé de 12 épisodes qui est sorti chez Crunchyroll, mm -hmm. et c'est une tranche de vie. C'est pas, un... pas une série d'action du tout, mm -hmm. c'est tranche de vie la tranche de vie d'une sorcière en devenir. Elle, re, elle rencontre des yokai, elle rencontre des fantômes, elle rencontre des, des êtres, euh, voilà. Et, elle fait par, et comme elle est une sorcière, euh, elle montre un peu toutes ces tout tout personnes que, que personne ne voit normalement auprès de sa famille. Parce qu'elle vit en, avec sa famille, du côté sa mère, je crois, de, de mémoire et j'ai trouvé c'est très, très sympa très reposant il n'y a rien de spécial c'est comme un bon Yotsuba rigolo sympathique euh, moins intéressant que Yotsuba quand même hein, je veux dire, oui, moins, oui, hein. oui bien sûr mmh. voilà et c'est vraiment type, typiquement tranche de vie ça... c'est pour passer du bon moment du bon temps ça amène rien voilà mais c'est super sympa à regarder en animé en tout cas le manga je connais moins ok bah écoutez bah, peut-être à, à voir du coup peut-être <coughs> juste l'animé déjà pour se faire une idée et puis après euh, se lancer dans le manga qui va être beaucoup plus intéressant À mon avis. Le, vo oui. le volume suivant, c'est Je voudrais être tué par une lycéenne. Alors, ça, c'est le genre de titre que j'aime beaucoup. Oh oui. Oh oui. Ouais, je voudrais tuer par une lycéenne. Des scénarios et dessins de Furaya Usamaru aux éditions Delcourt Cam. Donc, c'est un Seinen. Avec un titre comme ça, je suis pas étonné. L'histoire, c'est Haruto Ikakishi. Oh là là, Ikashiyama. Oh ouais. Euh, N'est exclu que par le risque de se faire tuer par une lycéenne. Et bah, il y a des gens qui me font spéciaux. Euh... <rire> Cette haute oh la vache, est donc devenue professeur dans l'espoir de pouvoir être un jour mise à mort par une lycéenne. Voilà, oh il jette son dévelu sur une de ses élèves, bah oui, forcément, rêvant d'être assassiné par ses douces mains de jeune fille. Il prépare alors un plan minutieux, relevant petit à petit sa personnalité pour le moins grotesque. Tu m'étonnes. <rire> ah oui, assassine-moi. C'est euh... <rire> ça, ça va être de l'humour noir, métallique, pur. Euh... Ça peut être très très drôle, comme ça peut être complètement raté au final, donc euh... y à voir. Mais j'avoue que le titre me motive quand même quoi, j'avoue que <rire> ça doit être quand même super drôle à voir, quoi. Et le, troisième... le dernier volume qui sort le 8, c'est le troisième Gideon, un scénario et dessin de Nogizaka Taro aux éditions Glénat, c'est donc aussi un seinen. L'histoire c'est à la veille de la révolution, Gideon rêve de représenter le tiers état aux états généraux pour sauver la France de la misère. Georges, duc de la Loire, et de la Loire, pas de Loire, n'aspire quant à lui qu'à détruire l'ordre établi. Quel avenir de ces deux, Alors, quel avenir de ces deux hommes apportera-t-elle à la France A voir. Bonne question. Est-ce euh, est que c'est normal que l'apéro tac, il euh, n'y a pas d'image Je le dis comme ça. Euh, je suis sur Facebook et euh, on voit juste euh, bah, le dessin qui tourne en rond. Tu sais, le, la petite euh, truc, c'est du. Euh... Il euh, y a un lié, problème, il y a du flash qui ne se charge pas, ouais. Ah, alors, doit... du coup. Euh... C'est peut-être toi parce que moi ça, flash, ça, ça charge correctement. Ça flash, toi, ouais, bon, <rire> bon bah, si ça flash, c'est bon quoi. Vous avez, vous avez une image ça s'enchaîne normalement. C'est le 3ème gd normalement, ça se passe bien. Oui, ok, oui, non, bah, non, je vais sur Facebook. On va peut-être pouvoir, c'est peut-être mon Facebook qui déconne. Je suis désolé oui, de en vous avoir dérangé en, en, même, en, en <rire> même temps. Facebook, c'est souvent, hein. Oui, <rire> tu vas te faire banni. ah Voilà, c'est fini. <rire> le 9, euh, le l'enfant et le maudit. Il De Nagabe, éditeur, c'est Komiku édition. Je ne connais absolument pas cet éditeur. Si, euh, c'est un souci. Ah, non, moi je connais pas Komiku. Con mm. J'avais acheté chez eux. Ceux qui ont sorti euh, le manga Arte, je crois. Oui. Enfin, si vous connaissez. J'ai une saint Magus coup. Bride aussi. Et minuscule. Et minuscule, exactement aussi. Oui. Ah, minuscule, et du coup, il a ce Mais bon, voilà. Je connais pas plus un que ça. L'histoire, c'est il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays. Alors là, là, d'un coup, je viens de penser à Star Wars. Euh, <rire> dans une galaxie lointaine, très très lointaine, là, c'est dans une contrée lointaine. L'intérieur où vivaient les humains et l'extérieur où habitaient les créatures monstrueuses, qu'il ne fallait surtout pas toucher, sous peine de subir la malédiction. Cette histoire commence le jour où se sont rencontrés deux êtres qui n'auraient jamais dû se croiser. Ils sont aussi différents que le jour et la nuit, et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable euh, tous les deux. Ça peut être sympathique. C'est le genre de, de manga qui peut m'intéresser, moi, personnellement. Ensuite, nous avons Looking Forward, donc du scénario et dessin de Manaji Nagamu aux éditions Akata, et c'est un shojo. Kuko est une jeune lycéenne qui affiche toujours un sourire radieux, mais autour d'elle, personne ne semble soupçonner que derrière son apparente bonne humeur se cache une profonde douleur. Ni son père, ni Kim, <coughs> son voisin métis, ni Ibuki, son ami d'enfance, seul Outa, jeune étudiant en école d'art, réussit à lire en elle aux deux apparences, car en réalité, depuis sa plus tendre enfance, Kuko souffre de l'absence de sa mère décédée lors grand séisme, du grand séisme de Kobe. Alors, pour exorciser tout son mal-être, la jeune fille aime tenir son blog photo sur lequel elle poste <coughs> sa vision du monde. Bon. Apocalyptique. Oui. Triste. Oui, oui triste plus oui. Euh... Non, c'est le genre de, de tome que je ne lirai pas, je pense. Mais euh, ça peut être quand même très très bien. Donc ça, là-dessus... Euh... Ouais, c'est y pas p... trop de tome. Et pour l'instant, je vois que... Enfin, c'est que le volume 1 qui sort. Je ne sais pas s'il si, euh, y a d'autres... Euh, si la série finit ou quoi. Non, ouais. je crois que c'est deux tomes qui sortent en même temps. Euh, non, non, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Y qu seul qui sort. Ah il n'y en a, bon ouais, y a qu'un seul qui sort pour l'instant. Oh, ok. Euh... Ensuite, nous arrivons à... Alors, au manga féministe, attention. <rire> <rire> la reine d'Egypte. <coughs> D'Inudo Chie. Aux éditeurs Kion. Donc, c'est le début de la nouvelle ère dans l'Egypte des pharaons, le mariage de la jeune, alors, excusez-moi, Hatshepsut, Hatshepsut, et de son demi-frère Seti, parce qu'il se marie entre demi-frères, fait de ce dernier l'héritage légitime du trône, sous le nom de Toutmosis II. Représentant des dieux sur terre, ils, ré... ils, se... ils réplandissent sous leur apparence, enfin, pardon, sous leur parure, pardon, et forment à première vue un couple parfait. Seulement, sous ses airs d'épouse idéale, Hatshepsut cache une colère profonde. Elle, veut... elle ne veut pas être simplement reine, mais plutôt pharaon, comme, euh... comme son père, et donc elle va petit à petit <coughs> tout faire pour devenir, euh... pour prendre la place de Seti. Car euh, elle estime qu'elle est plus forte que lui, aussi bien en tant que guerrière que tout ce qui s'en suit. Voilà. Donc meurtre, meurtre, euh, possible, je sais pas. <rire> euh... Ça is no good, je vais être calife à la tête du calife. <rire> oui, c'est un peu ça. Je pense que le côté public il <rire> y est pas, n'y est pas du tout. Euh... Pourquoi pas Le, le dessin, dessin est pas mal. Est... Le dessin est joli. Le ouais, dessin est, est pas mal. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Le dessin est très joli. Ça peut être très sympa à voir. Après, si c'est tourné sur le côté comique, ça peut être encore plus drôle. Hein. En fait, c'est vraiment sympa. Non, non, je crois que c'est vraiment historique, par que euh, C'est ça. Ça rentre dans les... Euh... En fait, si tu veux, excusez-moi, je suis en train de manger en même temps. Oui, mais. Bah... <rire> en fait, je, ouais, je l'ai reçu en fait un, un... un... un livret, mm. euh, tu sais, avec euh, quelques... quelques pages, un extrait, avec euh, le dernier manga de Bright Stories. Donc, tu vois, c'est pour te dire que c'est plutôt historique, parce qu'ils le mettent avec déjà en présentation. Et ça rentre dans une nouvelle collection de Kiyun en plus. D'accord. Oui, c'est euh, Kizuna, Kizuna. Kizuna. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. D'accord. Donc c'est plus dans le réalisme, dans le voilà, dans ce type de manga que va se tourner Kisuna en fait. D'accord. Et donc le dernier volume à sortir dans les 15 prochains jours, c'est Les Royaumes des Carnivores. Au scénario et au dessin, nous avons Atayui aux éditions Akata, et c'est donc un Seinen. Un monde dirigé par la tribu royale, la famille des lions, les carnivores règnent d'une main de fer sur les autres espèces animales. Véritable tortionnaire sans pitié, il se... ne considère les espèces végétariennes que comme leur nourriture évidente la tribu des gazelles de Thompson qui est pas épargnée euh, tout simplement parce que les lions n'aiment pas leur chair ils vont donc les asservir en tant qu'esclaves et les... oh oui fait mon mal <rire> les gazelles servent hélas trop souvent de défouloir à, à la colère de leur maître ça y est j'ai perdu ma concentration à cause <rire> voilà voilà bah <rire> oui un jour face à tant de et de tyrannie Buena, jeune gazelle de Thompson, décide de se lever, commence alors à faire un voyage, une quête, à la recherche de la dernière guépard blanche, la seule à pouvoir l'aider dans sa lutte. Non, C'est long comme description. Oui. Ouais. <rire> oui, tout à fait, c'est long. Mais j'avais des plus longues encore. <rire> ah, bon. ah, ça y est. Non, mais bon, oui, alors... Après, euh... Ouais, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on regardait quand on était môme avec le, le règne animal, tout ça, euh, les mangas avec des animaux. <rire> Sauf que là, c'est vraiment bien bien bien dessiné, apparemment, Et, euh, de ce que je vois sur la couverture, du moins. euh À voir, je sais pas, j'ai pas d'avis personnellement. On aussi, ouais, ça à voir aussi, oui Voilà. Bah après, je crois que Hakata le, le considère comme un titre engagé et refait notre, notre, de notre civilisation. Ouais. Euh, si tu veux, avec euh, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les capitalistes. Ça, les les c'est les, les satanés capitalistes. Bien, bien sûr. <rire> c'est vrai, hein! <rire> et bien, sur cette, la cool euh, sur cette deuxième partie, est finie, Nous allons passer au s'il si vous y à être prêt. Oui, je suis prêt. Par contre, coupez vos micros pour te... parce que tout à l'heure, pendant les clips, il y en a un qui a parlé par-dessus. Y Donc coupez vos micros sur Skype. Donc là, je vais <rire> y lancer la deuxième session de clips et on se retrouve après. Donc je te laisse euh, lancer les clips. Et ben, je faire pour la deuxième session de clips. katta mune no kitsu chi upura nagara ten ni natta kuseme are you the super cat no Just so now Et nous voilà de retour J'espère que cette Petite partie de clip Vous a plu également Alors les morceaux que nous avons eu là c'était Blaze Away Du groupe Pax pour High Shield 21 Ensuite nous avons eu Inferno Alors de, du groupe 9mm Parabellum Bullet Pour la série Berserk la dernière Et le dernier morceau, c'était Heed of Sorrow, d'Abidang Boy's School, pour la série Begreyman. Voilà, et donc du coup, nous allons passer au manga du jour, si Yankouza est prêt. Yankouza, Yan Yankouza. Yankouza. Yankouza. Alors, attendez, je, je, je cale. Alors, je lance le jingle. Ah c'est à moi de le manga du jour, et oui effectivement c'est ça, c'est pour ça Tu croyais que t'allais faire quelque chose, c'est pour ça que je lui tiens J'ai lancé le jingle, mais ça vous le voyez pas de votre côté, mais voilà, c'est à toi, le manga du jour Alors mon manga du jour, j'espère que vous allez le voir, quand je me mets sur la bonne fenêtre sinon ça va pas me c'est Sherlock Je sais pas si vous voyez bien, voilà, euh, c'est toute manière normalement il euh, y a une image qui va, qui va être affichée. Voilà, une image, Exactement, il y a une avec... image euh, sur le live Facebook euh, Voilà, c'est bien la couverture. Avec la couverture Et euh, Sherlock, tout simplement, c'est un manga de Jay j J-A-Y Je ne sais pas d'où il vient ce Jay En général, quand c'est des noms un peu comme ça, c'est souvent des Coréens Ils travaillent euh, au Japon C'est vrai, J'ai remarqué ça sur des noms un peu Américanisés comme ça, c'est souvent des Coréens Je ne sais pas si c'est le cas C'est un manga, en tout cas japonais, malgré tout, et c'est le manga adapté de la série euh, Sherlock, qui a été diffusé, déjà diffusé sur France 4, sur France 2 aussi, euh, puisque c'est une version, une relecture moderne de Sherlock Holmes, qui est très très bien. Ça avait déjà. Voilà. On reconnaît l'acteur, le ouais. on reconnaît l'acteur le sur le, le dessin. Tout à fait, c'est une série télévisée policière britannique créée par Mark Gatiss et Stéphane Moffat et diffusée depuis 2010 sur la BBC One. Qui est très très et... bien réalisée. Vraiment très très bien réalisée. C'est vrai, c'est ultra moderne avec des scénarios vraiment euh, qui vous remuent. Hein. On va dire qu'à chaque fois, la fin était super étonnante, un peu comme les films qui sont sortis depuis quelques années. Même aux tés euh... en scène, c'est vraiment génial. Vraiment Alors je vous montre... Je vous montre, donc, ici, c'est Sherlock, qu'on voit sur la couverture. Mmh. Et quand on tourne de l'autre côté, on voit Watson, tout simplement. D'accord. Ah, c'est bien voilà. mon cher. C'est bien ressemblant, quand même. Hein. Là, je vous mets en grand, comme ça. Ça y irait mieux. <rire> voilà. Donc, euh, bien sûr, quand on voit la couverture, on s'y dit purée, mais c'est quand même bien foutu. Oui. Et... Euh... <rire> ça retranscrit très très très fortement euh, le personnage réel qui interprète le rôle de Sherlock, qui est Benedict Cumberbatch qui est aussi un acteur qu'on voit maintenant de plus en plus souvent puisqu'il a joué dans Star Trek euh, le numéro 2 Doctor Strange, et, Doctor Strange effectivement et euh, je sais pas ce qu'il va jouer dans, dans quelques temps de plus mais il est aussi bien sûr dans Sherlock, et il faisait aussi la voix, si je me trompe pas il faisait la voix du dragon, de dragon ouais, dans ouais. le euh, Hobbit dans, dans le Hobbit, tout à fait oui Les Smog, voilà, merci, j'ai tort Smog. J'ai vu quand il, il avait pris son pied pour le faire. Hein. Ça se voyait qu'il s'amusait à le faire, Smog. Voilà. <rire> Alors, en fait, euh, ce manga, je vais vous dire un petit peu ce qui se passe au début de Sherlock Holmes. C'est déjà peut-être très connu pour ceux qui ont déjà vu quelques épisodes euh, de Sherlock, puisque c'est vraiment l'adaptation du premier épisode. En fait, un tome égale un épisode. Donc, ça va nous en faire combien 3, 6,. 9, 10, à peu près 10 pour l'instant Une dizaine, ouais. Et donc c'est une étude en rose, c'est l'adaptation du premier épisode donc, qui se passe, vous savez, donc dans Londres, où il y a des personnes qui se suicident, mais on ne sait pas pourquoi, et a priori, ce serait plutôt un meurtre plutôt qu'un suicide. Alors Je vais plutôt vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple. Euh, donc, rapatrié d'Afghanistan à cause d'une blessure et de troubles psychologiques, le docteur Watson retrouve un vieil ami rencontré pendant ses études de médecine, qui lui présente son futur colocataire. D'un coup d'œil, cette personne devine que Watson est un médecin militaire de retour au Moyen-Orient, du Moyen-Orient, excusez-moi, que de ses proches est victime d'alcoolisme et qu'il est suivi par un thérapeute. Le nom de ce colocataire, vous l'avez dit, on le dit tous ensemble, Cher Ah, t'écoutez pas, c'est quoi ce bazar oh, mais, Si si, moi, euh, <rire> si, non mais c'est pas. grave. Christie <rire> Alors, Hercule Poirot Monk, voyons, Monk. Colombo <rire> Colombo Et de Howard c'est y pas, pas lui. Tiens, euh, euh, je sais comment il s'appelle le chien <rire> que j'étais les Zoé de mais aussi. Non Bref, c'est pas grave. <rire> ah, d'accord, oui. Alors, La le facile, graphique, c'est pas... ça. Donc, le scénario est de Stephen Moffat et de Marc Gatiss. Donc, en gros, ils disent voilà, que le scénario, c'est vraiment celui du, de l'épisode, tout simplement. Et c'est Jake qui l'a adapté en version manga pour euh, euh, Kiyun. Euh, non, c'est Kurokawa, excusez-moi. Kurokawa, Kurokawa. Kurokawa, Et euh, franchement, oh, c'est vraiment très, très bien dessiné. En gros, on est dans l'esprit euh, d'Urozawa, tout simplement. Donc, Pan City Boys, tout ça. Donc, graphiquement... C'est très moderne, très euh, pas franco-belge, mais ça s'inscrit dans une ligne très très claire. Euh, euh, comment dire On n'est pas avec les gros yeux, avec les avec euh, qui brillent. Hein, tout simplement, on n'est pas dans un shonen. C'est vraiment typiquement un seinen avec des meurtres, bien entendu, hein, puisque c'est du Sherlock Holmes. Graphiquement, c'est vraiment très très beau. Parfois, c'est très bizarre, je trouve. Alors, je vais vous montrer une page. Hein, je trouve quand on regarde cette page-là. Regardez, on voit la couverture. Vous la voyez bien là je vais vous montrer un visage d'un Sherlock heureux de se présenter d'accord ouais. il, il fait une drôle bon. de gueule euh, ouais, ouais. c'est tout à fait déplaisant <rire> donc, euh, ouais, voilà. On voit donc ses yeux euh, en fait. un peu, un peu pliés à la japonaise je sais pas pourquoi, plissés à la japonaise <rire> voilà, bon ça c'est des petits trucs c'est euh... vrai que quand il, sourit, quand il sourit dans la série, c'est vrai qu'il a une tête qui est... qui est un petit peu dans ce genre là donc du coup ça, ça colle D'accord, même là, regarde. Bienvenue à Londres, monsieur. Regardez la gueule. Hop. Ouais. Ouais, ouais. Ici, ouais, moi, ouais, je ouais. Que... moi, je trouve que ça colle. Oh. D'accord. Ah, bon. oh. ah, je trouve okay. que ça colle à l'acteur, en fait. Disons qu'en manga, ça me fait bizarre, plutôt. <rire> <Oui, rire> oui, c'est ça, oui. Bon, graphiquement, c'est ça. On, on super. regardera la série et tu feras des arrêts sur image. <rire> ouais, je ferai ça. Ouais. Je ferai des captures d'écran et tout. Je me les mettrai euh, dans des tableaux. Je ferai des collections. Euh. Je les afficherai avec des pointes comme ça bref ça veut rien dire tout ça voilà je passe donc voilà franchement c'est un très bon manga. j'ai pas été déçu j'ai pris du temps j'ai mis du temps à le lire hein. je l'ai depuis une petite semaine Et en gros, c'est vous qui m'avez forcé à le lire rapidement, donc je l'ai lu hier. Ryudoka, c'est Ryudoka. Et parce que je dis tiens, c'est un titre au moins qui est récent, qui vient de sortir et que j'avais pas encore lu. Donc c'est sympa d'en parler à chaud d'une certaine manière. Et voilà, donc c'est très très bien retranscrit. Le premier épisode est très bien retranscrit. Donc si vous n'avez pas vu la série, mais que vous n'avez pas envie de regarder la série parce que vous n'êtes pas adepte de séries anglaises, ça existe. Vous pouvez quand même pour retourner vers ce manga parce que franchement, c'est très très bien. C'est très bon scénario, donc l'étude. En rose, avec euh, un meurtre très particulier, et puis on commence à nous parler du, du grand méchant euh, qui est derrière tout ça, d'une certaine manière, qui est derrière toutes les histoires de Sherlock Holmes, finalement. Le, Le grand M. Le grand M. Le grand M. <rire> et euh, voilà. Donc je vous conseille Sherlock Holmes, Sherlock, excusez-moi. Une étude en rose, premier épisode, c'est chez... chez Kurokawa. C'est un grand format. Attention, il est plus cher. On est sur un format, euh, comment on dit, déjà, A3, non A5? Mm. Parce qu'à 3, ça serait vraiment le gros bon fait, Oui, ça fait. Hein, oui, ouais. ça fait. Et euh, <rire> euh, voilà. Donc je crois que, il me semble que je l'ai payé dans les 12,80€. 12, voilà, c'est le bel prix de dessus. Ils sont 12,60€. Ouais. 12,60€. Plus cher, mais à mon avis, ça ne va pas sortir non plus tous les mois. Bah non, et puis bon, il n'y a pas beaucoup de tomes. Et euh, la série sort quand même relativement lentement, vu l'alliance des deux rôles principaux, des acteurs des rôles principaux. Oui, bien donc, sûr. Euh, euh, là, il y a la saison 4 qui me semble qui sort actuellement. Oui, enfin, euh, je crois qu'elle a été diffusée en janvier, il me semble. Oui, donc, euh, voilà, donc il y a eu un, un hors-série, il me semble, ouais. et, euh, et c'est tout. Après, c'est trois épisodes par, par saison, donc oui, tu vois, dix, dix épisodes, euh, donc dix, dix, dix, dix tomes. donc après, en fonction, le temps des sortes. Oui, après, voilà, ils ont dit qu'il n'y aurait pas forcément de, de suite avant au moins 2-3 ans, donc euh, ça va être chaud, à mon avis. Non. Pour avoir la suite rapide, euh, que dire de plus, rapidement, 12,60€, ça je l'ai dit, euh, donc c'est un épisode entier, donc c'est pour ça que je disais ça trouve que ça l'aide peut-être espacer quand même un petit peu mais au moins euh, voilà c'est euh, en un tome vous avez une histoire complète c'est pas euh, ah on va sur le sujet au tome 2 donc okay. faut l'acheter aussi on peut très bien vouloir s'arrêter là on a une belle histoire quand même donc au moins pour débuter dans Sherlock si ça vous plaît pas vous le revendez hein. sinon vous mettez dans votre bibliothèque quand même et vous pouvez, vous pouvez le relire avec plaisir oui oui vous pouvez le donner aussi <rire> voilà <rire> pour bon, ce manga bon bah... de Sherlock bon ben voilà merci Yota nous arrivons à la fin de cette émission était un, un peu au début, été... qui a été complètement raté au début par Mario bon, notamment. Pas le <rire> de oh, heureusement, j'étais pas là alors. <rire> Mais ça a joué, Mais faveur, y a, eu, non, ça a joué en ta faveur, Yota. Ça a joué en ta faveur, Yota. Il y avait compte, pas le combat sac... à faire. Pardon non non non, non, non, non, non. Cette rubrique-là, ne... cette ne... cette rubrique ce sera dans la prochaine émission. Euh... Ah, je suis désolé, euh, je ne la fais pas. Euh, non, non, c'était prévu, mais malheureusement, on, on ne pas... pas eu le temps de faire ce que je voulais, donc euh, ça sera pour la prochaine ce émission. Ça sera pour la prochaine fois. Du coup, je tenais Qui à sera, d'ailleurs, je serai oui. Oui. Oui, voilà. D'ailleurs, oui, parce hey, que... Non, hein. Ce sera une émission spéciale, parce que, oui, Kusa sera chez moi. Donc, du coup, on pourra oh faire... On pourra faire euh, une émission où on sera tous les deux là à côté de l'autre avec une belle interaction. Ah euh, et on évitera les coups. Exactement. <rire> euh, J'espère que ta cousin ne sera, pas là, ne sera pas là, parce que sinon, bah, je vais de ramasser une balle. Et Et donc, pour terminer... Là, je vois quand même qu'on qu arrive bien à la limite. Euh, je tenais à remercier déjà Manga News parce que grâce à eux, on peut avoir le planning des sorties des mangas et ça, c'est super. Merci à eux, merci aussi de Manga voilà. News. Je remercie donc du coup Yann pour son, sa technique. Oui, hein T'as une sacrée, Un belle, technique, as une sacrée oui. belle technique, hein T'as une <rire> sacrée belle technique. Blackstar bon, y a, pour les news. Et... Merci Blackstar. Et... Et donc du coup, il tape pour le manga du jour. <rire> Est-ce que je peux rajouter quelque chose Oui bien sûr, je t'en prie. Si. Euh, je voudrais juste vous dire que d'ici quelques temps, dans... et dans 2-3 semaines, vous aurez enfin le premier numéro de Zone 80. Oula oh Belle annonce. En annonce, oui, ouais, bah, ouais, bah ouais. oui, il faut en parler un petit peu, juste un petit peu. Hier, c'est euh, mardi prochain -y, qu'on fait. Alors, vous verrez, soit c'est un enregistrement et vous aurez ça plus tard, soit pour euh, magie, magie, on fera un live. Ça sera un là, <rire> là j'ai peur. <rire> bah, si vous avez Surtout, réussi une rubrique à faire, ça va être ouais. chaud. Ouais. Donc ça peut être rigolo de le faire si on est prêt, mais euh, je suis pas sûr qu'on soit, qu soit si prêts que, ça. Donc, non, clair, que non, non, ça. Non, non, non. Je pense que pour l'instant, c'est Apérotac qui mange tout dans la figure. Et quand on sera prêt avec Apérotac, <rire> les autres vont se lancer. Je, je suis la phase test je, je, suis, oui. je suis exploité test. <rire> une Donc, Zone, test zone 80, test, oui. ça sera avec euh, un invité, enfin deux invités, je pense, normalement. Nous aurons Alexis Talon, qui sera avec nous, et Amanda... Tagliavini, enfin, je l'ai dit... Amandine, Amandine, Amandine, Tagliavini. C'est Amand... Ah, excuse-moi. C'est Amandine Tagliavini. Pour le manga... Le, Amand, le, nom, le il nom, il est, est trop compliqué, alors on se foire au prénom. Tu alors on dit Golem aussi. <rire> ouais, Golem, c'est l'ancien no... nom, du coup, comme ils n'avaient pas les droits, c'est devenu. muc. Voilà, Foxtone. Voilà. Son Fox ou Stone Song, je sais plus. Enfin bref. On <rire> va parler de plein de choses dans un 80, on va parler des années 80, justement. Exactement. On va parler... Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, déjà On va parler de Nesquik. Voilà. Oui. de films. Des films des années 80. Nesquik. Ah. Voilà. Moi, j'aurais 80 news. Non. <rire> Alors, euh, oui, il y a de les les films, années Nesquik. 80. Ça va être dur, mais on peut essayer. <rire> bon, remarque, ça peut être rigolo. Oui. Les sorties des années 80 par date. Alors, aujourd'hui, euh, tu le faisais bien, Yann Cousin, dans ton émission Oui, je fais bien, mais ça va se rapprocher de ce que je vais faire dans ma rubrique. C'est que je vais prendre sur l'année de naissance, l'heure ah, enfin, oui, de, des 10 ah, ans ouais. de la de la personne qui, qui est notre invité, et je lui dirai qu'est-ce qui est sorti euh, quand il avait six ans. Vous voyez qu'on connaît bien l'émission qu'on va faire. Hein, oui. oui. <rire> c'est du professionnalisme. C'est du professionnalisme. Nous <rire> sommes des professionnels. C'est pour ça que on n'arrête pas de tout planter. Eh <rire> <Ça. rire> bien voilà. Donc c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis à bientôt pour à dans deux semaines, dans un, pour un prochain Perrotac. Salut. Ah, ciao. Ciao ouais. bon.